Phonétique Activité 5: 1. On peut sortir. 2. Je suis à la maison. 3. C'est une bonne émission. 4. C'est un bon film. Cinq, J'ai onze amis. Six. Je suis très contente. Sept. On part samedi. Huit. Tu vas à la montagne?